Bonjour à tous, avez-vous déjà entendu parler ou chanter en espéranto Oui, non Alors écoutez cette chanson Della Clara fonto, she tu tenura, banis sin sed for blovis, la vent sen honto. La vesto del charma gnabin, al mi signis pro pudoro. C'est Michel qui, tout au long de nos rendez-vous, va nous expliquer comment marche l'espéranto. Oui, bonjour. Pour cela, je vais d'abord présenter aujourd'hui l'alphabet d'espéranto et puis je présenterai par la suite les 16 règles de grammaire d'espéranto. Pour présenter l'alphabet, je vais utiliser la suite logique des lettres françaises. Pendant que nous entendons en fond Double ou nous, c'est un groupe local qui a fait une petite chanson sur l'alphabet d'espéranto. Donc, si vous voulez parler l'espéranto, vous dites A, BO, TSO. Vous avez noté que notre « C » se prononce « jamais. Jamèque ». Ensuite, c'est « Tcho ». Il s'agit d'un « C » avec un accent circonflexe. On trouve cette lettre, par exemple, dans « Chevalo », un cheval. « Do »,« E », le « E » se prononce « E », jamais « E ».« Faux ». Go, notre G subit des variations, par exemple dans garage. Vous avez remarqué que dans garage, il y a deux G, pourtant l'un et l'autre se prononcent différemment. En esperanto, la lettre Go ne subit aucune variation et se prononce toujours G. Ensuite, c'est Jo, ce G muni d'un accent circonflexe et qui se prononce J. est utilisé par exemple dans jardino un jardin, ou girafo, une girafe. Ensuite c'est ho, difficile pour nous français de dire ce h, par exemple dans horo, une heure. Ensuite c'est ho, encore plus difficile pour nous de sortir un h accentué du fond de la gorge. Par exemple dans Coro, une chorale. I sans problème. Yo, notre J est toujours mouillé comme dans Yes, oui ou Joyo, la joie. Ensuite c'est Jo pour exprimer le J. L'espéranto utilise un J muni d'un accent circonflexe comme dans « jornalo, un journal. Co, lo, mo, no, o. Le O en espéranto est un O ouvert à l'italienne. Po, Q n'existe pas en espéranto. Pas besoin, pas besoin de se... Euh, de ce son, puisque le « co » suffit. « Ro »« Rouler », le « ro » en « esperanto ».« So » Toujours « s » Jamais « z ».« Cho » C'est un « s » muni d'un accent circonflexe pour exprimer notre « ch » comme dans, par exemple, « chouo », une chaussure. « To » « Où », notre « u » est toujours « où »,« V, w », pas de « w », on dira par exemple « wagono le wagon avec un « v ».« X », pas d'x, remplacé par l'association d'un « k » et d'un « z », comme dans « Examen, un examen, ou par l'association d'un « k » et d'un « s », comme dans « extere », à l'extérieur, « y », pas besoin d'y. Et enfin, « zo. Au cours de la prochaine émission, je commencerai de vous présenter les 16 règles de grammaire de l'espéranto qui n'offrent aucune exception. Parlons depuis quelques minutes de l'espéranto, mais la question qu'on peut se poser c'est d'où vient-il Comment cette langue a-t-elle vu le jour et peut-être surtout pourquoi Avec Catherine, nous allons découvrir ça tout au long de nos émissions. Alors en fait, l'initiateur de l'Espéranto s'appelle Louis Lazar Zamenhof. Il est né en 1859 à Bialystok, vieille ville polonaise alors sous domination russe. On peut dire que la naissance de l'Espéranto est indissociable de l'enfance de Zamenhof. Ah oui, et pourquoi cela Eh bien, parce qu'à Bialystok, à cette époque, il y a quatre nations qui se côtoient. Des Polonais, des Russes, des Allemands, des Juifs. Chacun parle sa propre langue et pratique sa propre religion. Ces diverses nations se détestent allègrement et vous pouvez imaginer que sous les fenêtres du petit Louis, il y a régulièrement des bagarres de rue qui laissent parfois des morts sur le pavé. D'accord, mais quel est le rapport avec l'espéranto Alors, Zamenhof est juif. D'un côté, on lui enseigne que tous les hommes sont frères et de l'autre, il voit ses concitoyens s'étriper quotidiennement. Et là, dans sa tête d'enfant, il se met à penser que si les hommes pouvaient se parler et se comprendre, eh bien, ils ne se battraient plus. Et c'est comme ça que lui vient l'idée d'une langue commune, d'une langue universelle. Bien, l'idée est simple et belle, mais Zamenhof est alors adolescent et créer une langue n'est pas une chose facile. Ah ça c'est sûr. Mais Zamenhof a quelques atouts dans sa poche. À la maison, il parle le russe, dans la rue le polonais. Son père lui a appris l'hébreu et au lycée, il apprend le latin, le grec, l'allemand, le français et même plus tard l'anglais. Alors dès le lycée, il rédige un projet de sa langue universelle qu'il enseigne à ses camarades et entre eux, il bavarde dans cette nouvelle langue. Alors ça y est, l'espéranto est lancé Et non, pas tout à fait. Car en 1879, les années lycée de Zamenov se terminent et il doit quitter ses parents, ses camarades et Varsovie où la famille est installée pour commencer des études de médecine à Moscou. Le père de Louis est inquiet que la grande idée de son fils ne perturbe ses études, voire pire, qu'elle ne le rende suspect auprès de la terrible police russe. Alors, il lui fait promettre d'abandonner ses projets jusqu'à la fin de ses études. Mais quand Zamenov revient de Moscou six ans plus tard, son père a brûlé tous ses manuscrits. Alors là, j'imagine que c'est un mauvais coup pour l'espéranto. Et que Zamenov songe à laisser tomber. Ah, Heureusement non, mais ça, je propose qu'on continue la prochaine fois à le découvrir. Mais l'espéranto, à quoi ça peut bien servir À Bourg et châtillon sur chalaronne beaucoup de gens pratiquent l'espéranto et sont riches d'expériences de rencontres. Aujourd'hui, c'est Michel qui va nous conter une anecdote. Ah oui, j'en ai beaucoup à vous raconter, mais celle-ci m'a semblé intéressante à vous révéler. Il y a... Trois ans, je discutais en espéranto avec la planète entière, comme je le fais souvent sur les programmes de vidéoconférence. Et puis je tombe sur un espérantophone d'Hanoï, au Vietnam, et on commence à discuter. Saluton, saluton, qui est le Vifardas, comment allez-vous, Kotopo, etc. Et il me dit, mais Michel, je, il me dit en espéranto, bien sûr, Michel, je vois dans ton profil que tu habites euh, Bourg-en-Bresse. Tu Est-ce que c'est vrai Bien sûr, je lui réponds, j'habite Bourg-en-Bresse, entre Lyon et Genève, Inter Lyono cai Genevo. Il dit, c'est extraordinaire. J'ai visité deux fois l'église de Brou. Et nous avons parlé pendant 30 minutes de ce joyau extraordinaire que nous possédons à Bourg et qui s'appelle l'église de Brou. Et bien maintenant, nous vous proposons un texte en espéranto qui sera lu par Catherine avec une traduction par moi-même. Et vous découvrirez la suite tout au long de nos prochaines rencontres. En 1854, le président des États-Unis fit savoir aux Indiens du Hamish des plaines du Nord-Ouest que le gouvernement proposait d'acheter leur terre. Les Indiens, premiers habitants de l'Amérique, y ayant toujours vécu en harmonie avec la nature, ne purent jamais s'opposer à cette conquête. La tribestro della Duamiche Le chef de la tribu des Duvamiche Répondé al Tiyu atchet propono farita della registaro En réponse à la proposition d'achat du gouvernement El diris parola done Prenons un discours Audiau daure Aujourd'hui encore et toujours Tiyu respondo venas al Cette réponse vient à nous comme une leçon d'écologie et de vie, c'est-à-dire de sagesse. Donc nous verrons ce texte dans les prochaines émissions. Maintenant, nous laissons la parole à Régis, qui va nous dire quelques mots de l'actualité de l'Espéranto et nous donner quelques infos utiles. Donc, Si cette émission vous a donné envie de découvrir la langue internationale espéranto, euh, sachez qu'il existe trois clubs dans le département qui proposent des cours, des stages ou d'autres activités autour de la langue. Donc, Il s'agit de Bourg-en-Bresse, euh, Châtillon-sur-Chalaronne et Oyonna. Donc, euh, si vous souhaitez plus d'informations, euh, contactez le 04 74 32 26 23 ou allez à la MJC de Bourg-en-Bresse ou à l'AGSA où vous aurez des dépliants Vous aurez toutes les informations pour vous inscrire au cours. L'espéranto, donc, c'est facile, c'est pas cher et ça peut rapporter gros.